Et t'avais des boutiques eh? A vous les têtes d'en haut Et les têtes d'en l'autre On n'a vu pour une semaine On a dit manier Et